tous et merci de nous rester fidèles bienvenue à l'écouter de ce journal dont voici les titres les opérateurs économiques burundais qui ont participé au sommet afrique usa qui se tenait à washington la semaine écoulée trouvent que le travail à synergie pourrait avoir une plus-value dans leurs activités vous entendrez dans cette édition antoine moudaneza un des burundais qui a participé à ce sommet Deux personnes mises de fusil ont été attrapées le matin de ce mercredi dans les eaux du lac Tanganyika à Kagongo. Pour le moment, ils sont sous interrogatoire à Romonge. Et la chronique parlera sur de ce mercredi nous parlera du rôle de l'école dans la prévention des messages de haine. Voilà pour les titres. François Akimana assure la mise en onde. Moïse Misa Gossu à la présentation. L'audio, nous vous disons bienvenue. Je weet pas iets ongelooflijks, je mist het je vous le disais tantôt, travailler en synergie et le développement du secteur agricole sont certains des domaines qui ont attiré l'attention des opérateurs économiques lors du sommet Afrique-États-Unis à Washington. La semaine écoulée, Antoine Mouzaneza, un des participants burundais à ce sommet, précise que des contrats commerciaux ont été signés. La création d'une zone franche peut apporter une plus-value ajoutée. Mouzaneza suivez. Nous voyons qu'il faut se donner, il faut encourager les Burundais, surtout de travailler ensemble, parce que si on ne travaille pas ensemble, on ne peut pas arriver à de grandes choses. Et on a trouvé que l'expérience des opérateurs économiques américains, c'est l'expérience de mettre ensemble la force. travailler en synergie. Nous, au Burundi, vous savez, les Burundais aiment travailler individuellement, et on ne sait pas pourquoi. On ne peut pas arriver loin. J'exhorte tous les Burundais, surtout les commerçants. N'y faisons fait la force, c'est qu'on les forces ensemble pour que nous puissions arriver au grand-chose. On a vu que les opérateurs économiques américains, ils aimeraient venir investir dans l'agriculture, dans le commerce, l'exploitation des minéraux et aussi le lac Tanganyika. Ils aimeraient venir exploiter le lac Tanganyika. Alors, c'est pourquoi je voulais demander au gouvernement burundais qu'il puisse nous aider à travailler en synergie à mettre ensemble les forces le gouvernement du Burundi a demandé de d'offrir une zone franche la zone franche c'est un des éléments qui vont nous aider à travailler ensemble et aussi à recevoir des devises parce que si on amène des marchandises en provenance des autres pays alors qu'on les stocke qu'on les met ici au Burundi et qu'on exporte la réexportation va nous donner beaucoup d'argent surtout à ce qui concerne les devises qu'on cherche souvent. Et il y a aussi des commerçants qu'on a vus ils ont signé des contrats, ils ont signé des partenariats et vous savez qu'ici on cultive des bananeries on aimerait quand même que les bananes qui se trouvent ici, qu'on les exporte jusqu'aux états unis Je pense que ça va nous donner aussi le courage de travailler et le courage de faire l'agriculture qui n'est pas rudimentaire mais l'agriculture Poursuivons cette édition, l'interdiction du commerce interprovincial des denrées alimentaires ne facilite pas aux consommateurs et aux commerçants d'accéder aux produits dont ils ont besoin. Le secrétaire général de l'association burundaise et des consommateurs, Kilo Kelodi trouve que le consommateur a le libre choix du marché. Noël Mourundiza estime que cette mesure freine les commerçants à vendre leurs produits là où il fait beau marché suivi. Nous restons encore sur notre soif quant à l'effet sur le marché. Et il faudrait effectivement qu'on suive de près, que le ministère suive de près la mise en application de la mesure. Si la mesure de limitation du commerce ou de de produits vivriers euh, entre les provinces ou les régions euh, est, est encore interdite par euh, le ministère de l'Intérieur, euh, nous pensons que c'est une euh, violation du droit du consommateur parce que le consommateur doit avoir la liberté de choix. et Il ne faut pas limiter son choix à consommer uniquement les produits qui sont produits dans la province d'origine mais aussi c'est une sorte de limitation aussi euh, de la liberté des producteurs parce qu'ils peuvent euh, vendre leurs produits là où ils veulent euh, sans toutefois bien sûr dépasser les limites nationales parce qu'on euh, vendrait à l'extérieur l'excédent mais nous pensons qu'il faut permettre à ce que les provinces ou les régions s'approvisionnent là où il y a les produits mais ce qui pourrait se faire c'est aussi les pour que les ménages ne vident pas leurs produits pour les revendre quelque part et cette mesure euh, de limiter sinon Interdire la commercialisation des produits en dehors des provinces. Et je pense qu'il faut l'analyser de plus ou la réanalyser de plus parce qu'il pourrait pour générer des impacts négatifs tant aux producteurs que aux consommateurs. Cette organisation apprécie la mesure interdisant au marché les produits qui ne remplissent pas les normes. Elle appelle les autorités à suivre le respect de cette mesure. Encore une fois, suivez Noé Mouroudid. L'association bondée des consommateurs apprécie énormément la mesure prise par le ministère du commerce de retirer, de donner l'ordre de retirer sur le marché euh, les jus et d'autres produits euh, qui n'ont sont pas certifiés par le bureau bondé de normalisation. Euh, C'est une mesure finalement très salutaire et qui réconforte la vie des consommateurs parce qu'il y avait un grand danger euh, de consommer de ces produits dont la composition n'est pas connue. au risque justement de générer certaines maladies pour, qui affecteraient la vie des consommateurs. Mais nous déplorons qu'il y ait encore euh, ici et là des commerçants ou d'autres détaillants qui continuent à vendre ces produits prohibés. Et nous en profitons pour lancer un appel à l'administration territoriale, même aux autorités en charge de la sécurité, pour que euh, de ces produits soient euh, effectivement retirés sur le marché. Et nous en appelons aussi aux consommateurs d'être vigilants, d'être des consommateurs avertis pour que euh, de ces produits euh, ne soient pas consommés et ne soient pas commercialisés euh, au vu et au su de certains consommateurs qui peut-être ne sont pas informés. Je pense qu'il faut encore une fois à demander au ministère en charge de la communication de multiplier des appels au niveau des médias pour que le consommateur soit averti afin qu'il ne courait pas ce risque de consommer les produits qui leur procureraient des difficultés dans l'avenir. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h30, le journal continue sur Isanganiro. La publication des êtres vivants existants au Burundi a permis d'accéder à la médaille d'or décernée à Montréal, au Canada, en guise de reconnaissance de l'information en cette matière. Explication d'un professeur à l'Université de Burundi, expert en biodiversité, Gaspar Nakimadi précise que ces informations permettent de prendre soin des êtres vivants, des êtres vivants et d'identifier ceux qui, en, qui sont en disparition. Suivez-les au micro de Vestine Butoy. Ce que je sais, c'est que le Burundi a signé, même ratifié, en 1997, la Convention sur la diversité biologique, où les différents pays se sont engagés pour conserver la biodiversité, c'est-à-dire en fait l'ensemble de tous les êtres vivants sur Terre. Alors, les êtres vivants sur Terre vivent dans des milieux bien précis et certains milieux ne se trouvent que dans certains pays seulement. Donc, chaque pays, comme le Burundi, a donc des êtres vivants qui ne se trouvent qu'ici. Et comme ce sont des richesses mondiales, nous, le Burundi n'a pas le droit de les laisser ces richesses disparaître ou bien être trop épuisées. Alors, qu'a fait le pays pour qu'il arrive à son stade d'être primé parmi les deux premiers pays qui donnent de l'information en rapport avec la biodiversité. Alors ce qui s'est passé c'est que le secrétariat de cette convention a mis en place des moyens de communication faciles, modernes, ce qu'on appelle un site web. Pour le Burundi on appelle ça CHM Burundi. Donc le Burundi a donc un euh, sous site qui a un, un grand site mondial, oui mais tout ce qu'il fait sur la biodiversité Au niveau national, il fait de la recherche. On a donc la liste de tous les êtres vivants, végétaux et animaux, et même les micro-organismes qui sont présents dans le pays. On les publie, on met les rapports, tout ce qu'on a fait pour la protection, et de suite, on met ça à disposition du monde entier. Donc, le monde entier est au courant en consultant régulièrement le site web du Burundi. Et donc, c'est que peut-être apparemment le secrétariat de cette convention a découvert que le site du Burundi, c'est le plus actif, le plus approvisionné, le mieux fourni en informations utiles. Je crois que ça peut être assorti que le Burundi a eu cette prime. Et alors, en quoi servent ces informations postées par un pays quelconque, dont le Burundi Bon, C'est qu'en fait, ces informations sont vitales parce qu'en en fait, on ne doit pas oublier que les êtres vivants qui vivent sur Terre, ce n'est pas une propriété d'un seul pays. Tous les pays du monde sont propriétaires de la biodiversité mondiale. Donc, des choses qu'on a ici chez nous qui ne se trouvent pas ailleurs, ça ne nous appartient pas seulement à nous, mais ça appartient à tout le monde. On doit donc informer tout le monde de ce qui existe. Et on n'a pas le droit de laisser disparaître. Que faudrait-il faire pour que le pays garde la même place et à euh, aller de loin en matière euh, de l'information sur la biodiversité. Ce qu'on devrait faire, c'est en fait, de continuer à faire vivre ce site logé au secrétariat de la Convention, mais ici au Burundi, le point focal est le BPE. Il y a des fonctionnaires qui nous font que ça, avec qui on travaille ensemble, et à mon avis, si ça peut continuer comme ça, ce sera une bonne chose pour notre biodiversité. Et Près de 100 ménages qui ont des parcelles où sera construit le palais du Parlement sur la sous-colline Moumba de la colline Niaboutouti Rural en commune et province Gitega. doutent que les travaux risquent de commencer sans qu'ils aient perçu leurs indemnités. Les travaux de mesurage ont été achevés. Ils demandent qu'en attendant, on les laisse vendre les arbres qui s'y trouvaient pour pouvoir subvenir à leur famille. À l'Obuha, l'on indique que le ministère des Finances a recommandé de refaire les calculs suivant la nouvelle loi régissant les indemnisations n'est-ce pas Arthur Kabaouch Ces parcelles dont il est question où seront construits le palais abritant les deux chambres du parlement sont sur une superficie de 70 hectares et contiennent largement des écalpitus dont la coupe est prête ainsi que la vente et appartiennent à près de 100 ménages cet habitant rencontré sur place met sur table la question le La question que nous avons ici, c'est que l'État va construire ici des palais du Parlement, du Sénat ainsi que d'autres ministères et en mesurant, ils nous ont dit qu'il y a 70 hectares. Après, on nous a interdit de toucher sur quoi que ce soit qui s'y trouve. C'est comme du poison le gouvernement a saisi. Pour cet autre, ils ont besoin de savoir quand la date des indemnisations, vu que le mesurage est terminé j'ai récemment demandé à quelqu'un qui m'a dit qu'ils ont fini de mesurer et de calculer et qu'il faut demander au ministère on ignore encore où se situe le blocage vu qu'on nous avait dit que l'argent était disponible est-ce que les travaux vont commencer le mois de janvier sans rien nous donner ces habitants indiquent que l'équipe technique leur avait dit que le dossier était au ministère des finances ils demandent que Si une fois le dossier n'est pas encore prêt, de leur laisser couper ces arbres et les vendre pour faire vivre leur famille en attendant. Nous demandons à l'État de nous laisser couper et vendre ces arbres en attendant que l'argent soit disponible. Contacté au téléphone, le commissaire général de l'Obura, Gato de Jean-Pierre, nous a fait savoir qu'au ministère des Finances, on leur a demandé de recalculer les indemnités selon la nouvelle loi du 24 mai 2022 sur les indemnités et qu'après, ils retournent le dossier à ceux du ministère des Finances pour se Ce qui est de les laisser couper et vendre ces arbres, ce commissaire général leur demande d'approcher leur service afin de discuter sur cette question. Merci Arthur Kababushi Dogitega, au centre du pays Randono Arumongo et un peu au sud-ouest du pays où des personnes munies de deux fusils de type Kove et trois chargeurs le tout emballé dans une sacoche ont été arrêtés puis remis à la position marine de la plage de Kagongo en commune province Rumongue ce mercredi matin des sorciers auprès des pêcheurs opérants dans cette localité confirme, confirme l'information et l'administration locale qui indiquait que Les deux hommes à bord d'un petit bateau qui allait faire naufrage ont sollicité l'aide des pêcheurs vers 5h du matin de ce mercredi. C'est après avoir constaté qu'ils avaient des armes dans leur sacoche que les pêcheurs qui venaient de les sauver les ont ligotés et les ont remis à la position marine de Kagongo. Ils sont en train d'être interrogés selon des sources auprès du commissariat province de la police à Rumongue. Dol Monge à President le président du comité de pilotage du projet national Eurondo Lambaye, le général Prime Nyongabo, appelle la population burundaise à entretenir et protéger les arbres déjà plantés, surtout contre les feux de brousse. Il a lancé cet appel à l'occasion du lancement de l'année sylvicole dans le cadre de ce projet. C'était ce mardi sur la montagne gassaka mutkwenzi sur la colline Mudenga en commune de la province Bururi, une province qui a de grandes superficies Selon cette autorité, plus de 200 000 plans seront plantés dans cette province. Cette année, sylvicole dans le cadre du même projet, selon des données en provenance de, de l'antenne province de Bururi de, de l'Office burundi pour la protection de l'environnement. Et Près de 70 000 ménages ont été rapatriés depuis 2017. Propos lors de l'atelier de sensibilisation des autorités de la région sud et du Burundi en vue de l'amélioration de la protection des droits des personnes déplacées internes et la, rapatrier, et la rapatrier. Un atelier organisé par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNIDH en collaboration avec le HCL ce mercredi à Routana. Les autorités sont appelées à participer pour que les Burundais en exil reviennent et les déplacés internes regagnent leur Ménage. Parle, rassure-moi. L'école a le rôle majeur dans la lutte contre la prolifération des messages de haine. Le psychopédagogue Rodolphe Barani diguillé part d'un exemple de la formation patriotique introduite dans les écoles. Il explique que c'était pour prévenir les messages haineux qui se propageaient dans le passé dans les écoles pour intoxiquer les enfants dès le bas âge Ornella L'école, c'est un lieu où les parents envoient les enfants pour recevoir l'éducation d'une façon générale, mais aussi des connaissances. De contribuer au développement du pays, Le Rodorf Rodolphe de Guillet affirme alors que l'école a le rôle majeur dans la lutte contre les messages de haine. Il ajoute qu'il y a la réglementation scolaire mise en place par le ministère en charge de l'éducation. C'est un lieu où les parents envoient les enfants pour y être éduqués et apprendre des connaissances. Certainement que Dans cette mission d'éduquer les enfants, le code doit veiller à ce que tous les enfants de toutes catégories, particulièrement ceux de toute ethnie qui étudient, puissent vivre en paix et en harmonie pour que cela puisse passer convenablement, cette éducation puisse être réalisée convenablement. Des tensions, même des tueries, se sont observées dans le passé dans certaines écoles suite à la prolifération des messages de haine en milieu scolaire. raison pour laquelle le ministère de l'Éducation a instauré un cours qui porte sur le patriotisme dans l'intérêt que les élèves cohabitent dans la paix, malgré leurs différences. Je crois que la situation qu'on a vécue à cette époque-là était due au moment des troubles que le Burundi a vécu. Mais au fur et à mesure que cela a été résolu, je pense que les choses sont en train de se passer comme énormément. Et l'État a pris ça à cœur, d'autant plus qu'il a renforcé et a inséré un coup très important la formation patriotique dans laquelle On doit réellement apprendre aux élèves à aimer leur patrie. Actuellement, ce type de message est éradiqué à milieu scolaire, affirme-t-il toutefois. Il précise qu'une fois que certains élèves sont intoxiqués, il y a des enseignements appropriés pour enlever en eux des mauvaises pensées qui meneraient à la violence. Et quand ils refusent, on passe alors à l'étape de la punition. Je pense que présentement, les choses ont significativement réduit. Pour ne même pas dire que ça peut tendre à être éradiqué. je ne pense pas qu'une télécolle existerait. Si réellement elle existait, le ministère ne la laisserait pas fonctionner. En tout cas, on, amourait, on rappelerait à alors. Le psychopédagogue Rodolphe barani diguillet indique toutefois que la socialisation commence généralement dans la famille pour que l'enfant ait une éducation de base et les enseignants prennent le relais une fois que l'enfant atteigne l'âge scolaire. Merci Ornella Mucho et au psychopédagogue Rodolphe barani diguillet Ainsi, son referme ce journal, merci de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en note Gardez l'écoute, le programme continue sur Isanganiro. Au revoir. Thank you.